Jeudi, 23h01, Eclectromix. 120 minutes de mix, DJ Kony sur Galaxy. Bienvenue à bord. Chromix, Kony sur Galaxy. Electromix. Coni sur Galaxy. Eclectromix, Cony sur Galaxy. Come. We got to expand the whole operation. We got to set our own mark and enforce it. We got to think big now. sur Galaxy. Formes géométriques et des simples cités lignes, Ces fameux logiciels que des mutants bien intentionnés sont peut-être en train de se télécharger. Là, même si on ne les voit pas, derrière le miroir, depuis cet endroit bizarre, ça appelle l'autre côté. On peut même pousser le raisonnement plus loin et supposer que ces logiciels psychiques sont, après tout, pourquoi pas, contagieux. Et donc imaginer encore qu'après ces trois jours et demi d'immersion extatique, le technoïde va finir par rentrer chez lui et contaminer à son insu l'ensemble de son entourage. Sa petite sœur et ses grands parents pourraient alors imaginer nos carges, une autre fonction à nos rassemblements technologiques que celle d'un coupons de voix et tous vos noms de et les paradis artificiels. Mais cela nous éloignerait de explication magique artistique. Et nous, nous rapprocherait plutôt la science la science de, de la science-fiction. La science-fiction, à l'inverse de et de la magie, tout le monde sait que ça n'existe.